Toujours en haute définition, je sais que tes sentiments sont tombés du camion et qu'ils ont filé à une vitesse VOC. Va au champ, je marche seul dans la rue, je m'exprime toute seule. Les gens me regardent, la honte me traverse. Je t'assure que je vais chier.